Ding ding, ding ding, Badabada. ding ding, l'amour c'est comme ça. Oh, dis-moi, mamma, dis-moi, dis-moi, mamma, oh, dis-moi, oh, dis-moi pourquoi. Lorsque je pense à lui, lorsque je rêve à lui, mon cœur bat, mon cœur bat, mon cœur bat. Bada bada ding ding, l'amour c'est ça, c'est comme ça, c'est un malin. Bada badam, ding ding, l'amour c'est comme ça, oui, c'est comme ça. Bing bing, l'amour c'est comme ça, oui c'est comme ça, on n'y peut rien. Oh dis-moi maman, dis-moi, dis-moi maman, oh dis-moi, oh dis-moi oh, dis pourquoi? Quand il veut m'embrasser, je me mets à trembler, à trembler, à trembler dans ses bras. Bada bada, bing bing, l'amour c'est ça, c'est comme ça, c'est un malin. Bada bada, bing bing, l'amour c'est comme ça, oui c'est comme ça. Dis-moi, maman, dis-moi, dis-moi, maman, oh dis-moi, oh dis-moi pourquoi. Quand son meilleur ami vient me voir avec lui, j'ai envie qu'il m'embrasse aussi. Bing, bing, l'amour c'est ça, ça c'est comme ça, c'est merveilleux. Bing, bing, oui c'est merveilleux, un amoureux, mais. We're the